Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ce dont on témoigne, périssent les gens de l'Oudhoud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange auquel appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah est témoin de toute chose. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout-affectueux, le maître du trône, le tout-glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaon et de Tamoud Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah.